بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وما بعد فالحمد لله سنقرا يعني الكتاب للشيخ المؤلف الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله على كتابه التعليق المتين على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين وهذا الكتاب هو يعني شرح لعقيدة الإمامين الرازيين الإمام أبو حاتم الرازي والإمام أبو زرعة الرازي وهذا الكتاب برواية ابن أبي حاتم ابن, ابن الإمام أبو حاتم الرازي ويعني سنقوم بقراءة المتن يعني والشرح باللغة الفرنسية يعني نترجم المتن والشرح باللغة الفرنسية ثم نقوم بترجمه التعليق تعليقات للشيخ زيد المدخلي حفظه الله التي يعني قام بشرحها وبيانها والتعليق على شرحه من خلال الدروس التي أقيمت في الدورة الأخيرة يعني للدورة الإمام الشيخ عبد الله القرعاوي التي كانت في جنوب المملكة يعني فسنقوم بترجمة كل هذا يعني إلى اللغة الفرنسية بإذن الله فسنبدأ الآن. بترجمة الكتاب وسنقرأ النص باللغة العربية ونترجمه إلى اللغة الفرنسية للغير الناطقين بالعربية العجم الذين لا يفهمون وسنقوم بترجمة المتن ثم نقرأ يعني الترجمة للشرح وبعد انتهاء قراءة الشرح في كل, في كل باب يعني نقوم ببيان التعليقات التي يعني بينها الشيخ يعني في في الدورة فالحمد لله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرنا ابو, أبو زيد الشامي قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر ابن محمد ابن عبد القادر ابن محمد ابن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر ابن أحمد البرمكي رحمه الله قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز ابن مردك ابن أحمد البرد قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه قال سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدرك أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من, مذهب من مذهبهم Anal Imana Powlunu Amel Yazidu Wynkos. Donc, on va traduire maintenant euh, l'introdukcja. L'imam euh, abu, euh, abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim, fils de l'imam Abu Hatim, euh, il explique, euh, et ça, ça a été rapporté bien entendu avec la chaîne. Après avoir commencé par le fait de dire « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » Ensuite, il y a la chaîne de transmission jusqu'au fils de l'imam Abu Hatim Qu'on a mentionné, qui s'appelle Abu Muhammad, Abdurrahman, ibn Abi Hatim hein, Que Allah subhanahu wa ta'ala soit heureux de lui et satisfait de lui Il dit qu'il a demandé à son père, c'est-à-dire l'imam Abu Hatim, Ar-Razi Et à l'imam Abu Zura, Ar-Razi Hein, que Allah soit satisfait de tous les deux au sujet des positions des gens dal Sunna dans les fondements de la religion et ce qu'ils ont rencontré les savants euh, dans toutes les villes il yani, euh, y yani, quelle croyance ils avaient ces imams là dans toutes ces villes là donc il dit nous avons rencontré tous les savants des différentes villes hein, nous avons rencontré les savants des différentes villes de euh, par exemple Al-Hijaz c'est à dire la Mecque et Médine L'Irak, l'Égypte, la Cham, c'est-à-dire la région qu'on appelle la en arabe, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, euh, la Palestine, la Jordanie, toute cette région-là au complet, ça, ça s'appelle Cham en arabe, euh, et le Yémen aussi. Donc, tous les saints de ces régions-là, euh, et leur position était que la foi est une parole et une action la foi comprend les paroles et les actions qui, et que la foi augmente et diminue donc ça c'était euh, le texte de la l'aqidah des deux imams ça commence comme ça et ça c'est le premier point qui est mentionné la question de la foi selon Ahl sunnah wal Jamaah. et euh, le de du Cheikh maintenant, Cheikh Zayd al-Madkhali Hafizahullah il dit Et ça, c'est la voix d'Ahl al Sunnah al Dans la définition de la foi C'est-à-dire que la foi comprend une parole avec la langue Donc c'est une parole avec la langue Comme les deux témoignages Le fait de dire Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah On appelle ça As shahadatain Et également les piliers de la foi Que le musulman doit dire explicitement Tout musulman, tout musulmane, tout croyant, tout croyante doit explicitement mentionner ces piliers de la foi-là. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, dans un hadith qui est authentique, apporté selon Sufyan ibn Abdullah, il a, dit, il a dit, il lui a dit, dis, je, dis, je crois en Allah, puis mets-toi sur la droiture. Donc, la foi, c'est une. Hein, ça fait partie de la foi De, de dire explicitement hein, Cette parole Et de prononcer Ces paroles-là avec la langue Lorsqu'on en a la capacité Alors, Ensuite de ça, c'est une croyance avec le cœur C'est-à-dire Que ce que tu dis avec ta langue Tu dois croire En sa véracité avec ton cœur Et en faisant ça donc Ton cœur et ta langue Sont euh, en, en harmonie Les deux pas de contradiction entre ce que tu dis et ce que tu, ce que tu crois. Et donc, ta langue confirme ce que ton cœur croit. Hein. Confirme la véracité de ce que ton cœur croit. Et, yani, ta, ta, donc, c'est ça. Ton cœur est en accord avec ce que ta langue prononce au sujet de la véracité de la foi. Ensuite, c'est une action avec le corps c'est une action avec le corps et qu'est-ce qu'on veut dire ici c'est que toute action qui est, qui est faite par tes sens et par ton corps parmi les obligations et parmi les euh, recommandations les choses qui sont recommandées dans la religion eh bien ça fait partie de la foi comme par exemple la salade, le jeûne, le hajj, la umrah, le fait de chercher la science le fait d'appeler à Allah d'inviter à Allah le fait de lutter dans le sentier d'Allah, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, le fait de réaliser la méthodologie de la collaboration et de l'entraide dans la piété, et dans, la, dans, dans le bien, et dans la piété, toutes ces choses-là font partie des actions du corps, et ça fait partie de la foi. Et également, le chef dit, et ça augmente avec l'obéissance, et ça diminue avec le péché. Donc la foi, selon les principes, les quatre principes qu'on vient de mentionner, selon Sunnah al Jamah, la foi donc elle augmente elle, elle augmente et elle diminue. Et elle augmente avec les bonnes actions, selon les différentes catégories d'actions qu'on peut faire, que ce soit des catégories d'actions apparentes ou des actions cachées ou des paroles, ou des, des, des gestes qu'on pose, et elle diminue par les péchés qu'on fait, soit des péchés apparents ou cachés, qui sont dans les paroles ou dans les actions. Hein? Donc, toutes ces, euh, quatre, ces quatre règles, ou ces quatre principes à propos de la définition de la foi, sont les, des principes sur lesquels les gens d'Ahl Sunna Hein, se sont euh, mis d'accord parmi les, y a les premiers d'entre eux, eux et les derniers. Ils sont tous d'accord sur, sur ce principe-là et ils n'enlèvent rien à cela. Ils n'enlèvent jamais rien à ces choses-là. qu'il euh, y en a pour eux quelque chose qui est, y est conclu, com complet et qu'on ne, qui ne on peut pas enlever un des éléments qu'on a mentionnés. Celui qui enlève un élément des choses qu'on a mentionnées, alors il est dans un danger par rapport à sa foi. Celui qui est sauvé de, de, du danger par rapport à la, à la foi, c'est celui qui dit que la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et une action avec le corps. Parce que les actions entrent toutes dans la définition de la foi. Que ce soit la salat, le jeûne, la lecture du Coran, le fait de redonner le bien, le fait de faire des, des au-monde, la charité, et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là font partie des bonnes, des bonnes actions et des actes de bonté qu'on peut faire, comme on l'a mentionné. Et elle augmente avec les bonnes œuvres, avec les actes d'obéissance qu'on fait. Comme Allah, il le mentionne dans... Euh, les versets comme le verset 20 euh, le verset 2 dans le surat al-Anfal et lorsqu'on leur récite nos versets cela augmente leur foi hein, donc la récitation du Coran le fait d'écouter le Coran c'est une adoration une obéissance et cela fait augmenter la foi parce que c'est une obéissance qu'on fait lorsqu'on le fait <coughs> de même que lorsque Allah Ta'ala dit dans sourate al le verset 4 maa pour que, que s'ajoute de la foi à leur foi et euh, donc le cheikh dit donc c'est à dire que le fait d'écouter les versets d'Allah les textes du Quran, de la Sunna hein, les exhortations et euh, les les paroles qui nous incitent à faire le bien et qui nous Yanni euh, font peur de faire des péchés tout ça c'est des choses qui font augmenter la foi et également qui diminuent la foi, elle diminue avec les péchés donc il faut également croire en ça aussi et que ça, ça fait partie de la définition de la foi que euh, la foi augmente avec les obéissances et diminue avec les péchés c'est à dire que les péchés qu'on peut faire Elle diminue notre foi Peu importe que ce soit des péchés Apparents Ou des péchés cachés Tout ça diminue la foi Comme le prophète A dit Nul Nul ne commet L'adultère alors qu'il le commet Alors qu'il est croyant Et nul ne boit l'alcool Alors qu'il le boit et alors, En étant croyant c'est-à-dire en ayant la foi complète, c'est-à-dire au moment où la personne fait le zina, hein, il n'a pas, pas une foi complète, et au moment où celui qui boit de l'alcool le boit n'a pas une foi complète, et il dit et le voleur ne vole alors euh, qu'il vole alors qu'il qu est croyant, c'est-à-dire que le, le le voleur au moment où il vole, hein, le voleur au moment où il vole il n'a pas, pas une foi complète c'est ça que le Cheikh explique hein? et ensuite il dit ça c'est la, la position de l'Ahl-Sunnah al-Jama'ah avec les diverses preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet là il dit ensuite et les gens de la Bid'ah ont défini la foi par différentes définitions et elles sont toutes erronées et fausses. Et il commence à mentionner les exemples des jeunes de bidars et des sectes qui ont dévié dans la foi. Il dit, il y a l'exemple des Mourdi'a al-Jahmi'a. Mourdi'a al-Jahmi'a, et eux, ils ont considéré que la foi, pour eux, c'était uniquement la connaissance. La connaissance du cœur et ça suffit pour eux. C'est-à-dire que pour eux, toute personne qui a reconnu ou qui a connu Allah par son cœur, alors il est croyant avec une foi complète. Et ça, c'est une parole qui est fausse totalement, parce que Iblis, il connaissait Allah avec son cœur et il le dit explicitement hein, dans le verset 36 dans le surat Al-Hijr, le diable, vous connaissait Allah avec son cœur. Et il le dit dans le verset dans le surat Al-Hijr, le verset 36, il dit. Il dit « Oh mon Seigneur, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Donc ça c'est la preuve hein, que qu'ils yani, connaissaient Allah. Hein, et euh, yani, selon la, la parole de, ces, de cette secte, les Mordia al-Jahmiya, eh on devrait dire dans ce cas-là Iblis a la foi complète. Hein, et que tout pervers, mécréant qui reconnaît son Seigneur, hein, qui reconnaît son Seigneur, alors on devrait dire de lui, tout mécréant, tout pervers, qui reconnaît son Seigneur, on devrait dire de lui qu'il a une foi complète, selon les Mourdiyahs, al-Jahmiyah. Ensuite, le Sheikh, il dit qu'il y a une autre secte également qu'on appelle al-Karamiyah. Et al-Karamiyahs, c'est des gens qui ont dévié dans la définition de la foi. Ils disent que la foi, c'est une parole avec la langue. C'est-à-dire que si quelqu'un prononce la, la foi avec sa langue, hein, et il dit avec sa langue qu'il est croyant, alors, selon eux, il est croyant avec une foi complète. Et ça, ça, implique, ça impliquerait que les, même les hypocrites seraient euh, des croyants. Malgré que Allah a jugé à leur sujet dans le Coran qu'ils seront dans le plus bas niveau de l'enfer à cause de leur mécréance hein? et on devrait dire à leur sujet donc dans, dans ce cas là selon la croyance des Karamiyah que ce sont des croyants avec une foi complète et ça c'est une parole fausse et un égarement évident et ça implique également que Pourquoi Parce que ça implique également que, <coughs> comme on a précédé, que <coughs> les pires des créatures, c'est-à-dire les, mun les munafikoun, qui sont les pires des créatures, seraient des croyants avec la foi complète. Ça, c'est complètement faux. Une autre secte, parmi les gens qui ont dévié par rapport à la foi, c'est les mu'tazila. <coughs> les mu'tazila, eux, ils ont dit que la foi c'est une parole, une croyance et une action. C'est-à-dire que pour eux, la foi, hein, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Elle n'augmente pas avec les bonnes actions et ne diminue pas avec les péchés. Pourquoi Parce que pour eux, la règle, c'est que toute chose ne peut se diviser. On, peut, on ne peut rien diviser. Hein? Les choses n'acceptent pas qu'on les divise. On ne peut pas rien diviser. Donc, pour eux, Une fois, il n'y a qu'une fois complète hein, les, choses sont, les choses ne peuvent pas se séparer ou se diviser hein. soit que tu soit que as une fois complète ou que tu n'as pas de foi du tout il n'y a pas une, une foi qui est affaiblie ou diminuée et une fois complète, non pour eux il n'y a que soit une fois complète ou pas de foi du tout et euh, donc les là, ils ont dévié Et euh, ils, ils se sont égarés de la position correcte, qui est la position de Sunan al-Jabrach. Et il dit ensuite, le cher et les Asha'ara, et ceux qui sont avec eux, hein, ils font partie aussi des gens qui ont dévié à propos de la foi. Et ils disent que la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance et une croyance. Donc une parole avec la langue et une croyance, et il y a des divergences entre eux là-dessus. Hein? Il y a une divergence entre eux là-dessus. Le cheikh dit ensuite, mais ils ne font pas rentrer les actions dans la définition de la foi ou dans ce qu'on appelle la foi. Donc, leur parole, elle implique que la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Parce que la, la foi, elle augmente par les bonnes œuvres et elle diminue par les péchés. Hein? Donc, si l'action ne fait pas partie de la foi, ça veut dire que selon les Ash'a'ira et ceux qui sont d'accord avec eux, que la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Hein? Malgré qu'ils sont d'accord avec les gens d'Ahl Sunna sur le fait que les bonnes oeuvres euh, yani, ont comme conséquence la récompense pour les actions que tu fais et les bonnes actions que tu fais et que les mauvaises actions ont comme conséquence un châtiment. Mais ils ont contredit le sunnah al jamaa dans la définition complète et globale de la foi. Et ça, donc, c'est le résumé, un résumé de la recherche au sujet de la question sur la réalité de la foi en résumé. Donc, ces gens-là, les, les Mourgias, Euh, que ce soit les Jahmiya ou les Karamiyya donc eux ils ont une irja qui est euh, sévère hein, et très, très grave parce que leur irja est extrême hein, parce que eux ils n'ont pas considéré l'action comme faisant partie de la foi ni de près ni de loin tandis que les autres sectes qu'on a mentionné ils sont tombés dans Aussi dans l'Irdja, ils ont contredit Ahlus Sunnah wal Jama'ah dans leur méthodologie fondamentale, hein, qui est supportée par les preuves du Coran et de la Sunna. Hein. Donc, euh, ça, ça c'est ce qui a été dit dans le char du Sheikh au sujet de la parole des deux Imams euh, par rapport à la foi, et dans le dernier séminaire qui a eu lieu cette année en 2013 euh, en 1434 dans le sud de l'Arabie Saoudite dans la ville de Samita, le séminaire de l'imam Abdullah Al-Qar'awi euh, il y a eu donc parmi les cours qui ont été donnés le cours de Sheikh Zayed qui euh, explique ou met, donne quelques commentaires sur ce livre-là et donc Ça a été donné en discours hein, où les, un des élèves du cheikh lisait le, le texte de l'aqida des deux imams avec l'explication de cheikh Zaid. Et à la fin de cette lecture, le cheikh faisait quelques commentaires pour résumer et clarifier certains points. Donc, on va maintenant euh, traduire les commentaires que le cheikh a fait au sujet de cette, cette aqida. Euh, et de son char. Donc, on va commencer tout de suite. Je traduis maintenant simultanément, c'est-à-dire, j'écoute les paroles du chef et je vous traduis en même temps ce qu'il dit. Donc, le chef, il commence, il dit, « Alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah. » Et il dit, « Wa ala alihi wa sahbihi <coughs> » c'est-à-dire, « Paix et louange à Allah » et « Paix et salut » Sur son messager, Muhammad, et sur ses, sa famille et ses compagnons. Ensuite, le sujet, on parle de la foi. Et, et vous avez entendu dans le charh la croyance de Al-Sunnah al jamaah dans la définition de la foi et de sa réalité. Et les sectes qui ont dévié euh, dans, ce, dans cette question-là et qui ont contredit Ahlus Sunnah wal Jamaa. Et qu'est-ce qui est important, c'est de, de connaître la, la croyance al Sunnah wal Jamaa au sujet de la réalité de la foi avec les exemples du Coran et de la Sunnah dans ces questions-là. Et les gens d'Al-Sunnah l'ont défini en, en suivant et en, et en relisant les textes de la Sunnah en disant que c'est que la foi c'est une parole avec la langue. Et ça c'est clair. Il est y de prononcer les deux shahada, « wa Muhammad Rasulullah. Ça c'est de la foi. Et toute bonne parole également, ça fait partie de la foi. Et on a mentionné de la part de certains d'entre les salafs également, dit je, dit, je crois en Allah. Et ce qui a été rapporté ou ce qui a été amené de la part d'Allah. Donc je crois en Allah. Et de ce qui a été rapporté d'Allah. Et selon ce que Allah a voulu hein, de ces, de ces paroles-là et de ce qu'il a révélé. Et je crois en le messager d'Allah et ce qui a été ramené du messager d'Allah selon ce que le messager d'Allah a voulu de ses de, de propos. Donc ce sont des propos et des points qui englobe beaucoup d'éléments et beaucoup de choses. C'est des paroles générales qui sont en accord avec les textes du Coran et de la Sunnah. Donc, donc la définition, comme vous l'avez entendu, c'est une parole avec la langue, pour commencer. Donc, pour celui à qui Allah a donné la faveur d'être capable de parler avec la langue, et, ce, et, ce, et celui à qui Allah, par sa justice et par sa, par sa sagesse, lui a retiré cette grâce, eh bien, il prononce cette parole, il y en est par son cœur, et il croit à cela dans son cœur. Et ce sera comme s'il avait prononcé ça avec sa langue. Et il croit et une croyance du cœur. Donc la foi, c'est une parole avec la langue et une croyance du cœur. C'est-à-dire que ce qu'il dit avec sa langue, il y croit avec son cœur. Donc C'est ça, il, il croit avec son cœur à ce qu'il a dit avec sa langue et que c'est la vérité et la sincérité. Lorsqu'il témoigne des deux témoignages, et qu'il prononce les textes du et de la Sunna, alors là, il lorsqu'il a complété les quatre conditions... Les quatre règles qu'on a mentionnées, il a complété la définition correcte de la foi. Une croyance avec le cœur et une action avec le corps. Toutes les actions que, la, que le musulman, les musulmanes font, toutes ces actions, le, toutes les actions qu'ils font avec leur corps, les paroles, les actions qu'elle soit apparente ou cachée tout ça, ça fait partie de la foi et on, a, on appelle ça foi et on n'a pas le droit de s'écarter de la réalité de la foi c'est ça la réalité de la foi et ça augmente avec les bonnes œuvres, les, les, les actes d'obéissance et ça c'est clair dans le Coran hein c'est explicite dans le Coran et explicite aussi dans la Sunna à ce sujet là Allah Azzawajal il dit pour, qu pour que leur, de la foi soit ajoutée à leur foi donc ça prouve que il y a une augmentation ici et Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce, qui, en ce qui concerne ceux qui ont cru cela leur augmente de la foi ou les, les augmente en foi comme ça ça et eh yani يعني Allah leur augmente leur foi et il met leur contenance en leur Seigneur donc donc les textes de la sunna sont clairs et sont nombreux à ce sujet là comme la parole du prophète sallam يعني yani la personne qui commet le zina il n'est pas croyant au moment où il commet le sénat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sa foi n'est pas complète. Il y en a un, un commettant le un crime de l'adultère, il ne sort pas de la foi au complet, hein? excepté s'il l'a rendu halal, il le déclare permis. Là il considère que le zina c'est halal dans ce cas-là il devient mécréen mais tant qu'il ne l'a pas Yannick Lecher il dit que c'est selon le consensus tout le monde est d'accord que s'il le rend halal il devient mécréen mais euh, tant qu'il considère que le zina et que tous les autres péchés qui ne sont pas des, des, des actes courts, des choses de courtes que ce sont des péchés alors dans ce cas-là c'est un croyant avec une foi faible. Et celui qui est un croyant et qui est, et qui est éloigné, ou qui s'est éloigné des grands péchés, celui-là, il est un croyant avec une foi complète. Et c'est pour ça que les Ulamas ont dit, au sujet de la réalité de la foi, que c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et une action avec le corps, elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés, ça c'est la définition de la foi. Et ça c'est la parole de vérité qu'il faut suivre absolument. C'est ce que les imams de l'Islam ont écrit pour nous, les grands imams ceux qui ont compris les textes de la Sunna de la bonne façon et il y a, des, il y a de nombreux sectes qui les ont contredits qui ont opposé euh, ces, ces imams là ah, et à leur tête il y a les Murdjia al-Dhmiya et ce sont des extrémistes dans cette opposition-là qu'ils ont. Ils ont dit que la foi, c'est juste le connaître avec le cœur. Celui, celui qui connaît son Seigneur avec son cœur, c'est le croyant avec la foi complète, même s'il n'a jamais implémenté un seul ordre d'Allah, et qu'il ne s'est jamais abstenu de faire une interdiction. Et ça c'est à la limite de, à la, limite de, de la fausseté. Parce qu'Allah a dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah il a expliqué la sagesse d'avoir créé les hommes et les djinns et que c'est pour l'adoration. Donc où est-ce qu'elle est qu l'adoration selon les Mordi al-Jahmiya extrémistes Donc, donc, pour eux, la, la, la, la croyance, l'adoration, c'est juste de reconnaître, de dire que oui, c'est vrai, hein, je reconnais avec le cœur. Et aucune action, ni dans les paroles, ni dans les paroles, ni dans les actions. Et aucune action rentre dans la réalité de la foi pour eux. Et ni leur. Euh, leur, leur euh, Il Leur parole, leur position à ce sujet-là, elle est en a à l'extrême de la fausseté et il y en de qu ce qui est incorrect. Même le commun d'entre les gens, il sait que ça c'est faux. Celui qui ne qui fait aucune ordre, qui ne respecte aucun ordre d'Allah qui ne s'écarte d'aucune interdiction d'Allah, que lui il n'y a aucun bien en lui. Hein, tout le monde est d'accord là-dessus, même le commun d'entre les gens, et qui ne fait pas partie des gens de l'islam. Allah a dit, hein, agissez, faites des œuvres, hein? et parce que Allah va voir ce que vous faites, hein, et son messager, et de même que les croyants. Et en, en opposition à ça, il y a une secte qu'on appelle al-Qarâmiyya c'était leur chef ils ont dit que la foi c'est une parole avec la langue seulement celui qui parle avec sa langue qui prononce des paroles même s'il contredit avec sa foi il contredit dans son cœur cette parole et qu'il n'a qu rien fait comme action pour eux il est croyant avec une foi complète du moment qu'il le dit avec la langue et ça aussi c'est une parole complètement euh, fausse et complètement euh, futile et le commun d'entre les gens il sait que ça c'est complètement faux sans, sans parler des savants et des étudiants en sciences islamiques parmi eux et il y a une autre secte qu'on appelle les Ash'a'ira. et une autre qui est semblable on l'appelle « Al-Kullabiyya » et « Al-Mathurdiyya » Ça c'est des sectes qui, leur, qui ressemblent au « Acha'era » qui sont dans la même catégorie Ceux-là, il, il, il y a parmi eux des extrémistes, des roulades et il y en a d'autres qui sont euh, moindres que les extrémistes Donc il y a deux catégories parmi ces groupes-là les extrémistes d'entre eux ont défini euh, la foi les extrémistes d'entre eux ont défini la foi par la même chose que ce que les Mourjiya al Mourdiya ont défini la foi donc ils ont la même définition que les Mourdiya al-Jahmiya, ceux qui sont extrémistes parmi les Asha'ira, les Maturidiyah et les Kulabiyah. Kulabiya. ils ont dit que la foi c'est uniquement de reconnaître quelque chose avec le cœur, et que du moment que tu as reconnu avec le cœur quelque chose que c'est que que, qu -ce vrai, alors pour eux, ça suffit, t'es croyant. Donc ça, c'est les extrémistes parmi les HRA. Et parmi eux, il y en a qui ont ajouté la parole à, à la foi, à la définition de la foi. Donc en plus de la de reconnaître avec le cœur, ils ont rajouté... La parole avec la langue. Mais ils ne rajoutent pas les actions. Qui disent les actions ne font pas partie de la foi. Ils ont séparé les actions du corps de la réalité de la foi. Et, et, leur, et leur croyance, elle est fausse, elle est corrompue. Les, les extrémistes d'entre eux, De même que les autres qui sont associés à eux également. Leurs croyances sont fausses aussi. Ils sont dans l'Irdja. Ils sont dans la secte des Aussi. Et qu'est-ce qu'on veut dire? que toute personne qui contredit la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a dans la réalité de la foi, il tombe dans l'erreur. Peu importe. Que ce soit l'Irdja grave et sévère, ou bien al irja qui est euh, moins grave tout ce qui est en opposition avec la voie d'Ahl-Sunnah et qui tombe, qui tombe dans, en dehors de la voie d'Ahl-Sunnah il tombe dans qu ce qui est mal et celui qui euh, tombe dans cela, il se fait du tort à lui-même et de l'injustice à lui-même et c'est soit une injustice qu'il fait à lui-même qui le fait sortir de la religion ou bien quelque chose, une injustice qui est moindre que cela selon hein, la, la contradiction qu'il a donc comprenez la règle très bien la définition d'Al-Sunnah al de la foi et les autres définitions aussi qui sont mauvaises et celui qui apprend le bien Le, celui qui, a, qui apprend le bien pour l'appliquer et qui apprend le mal pour s'en protéger il, il va être sauvé par la permission d'Allah et donc voilà qui complète le premier cours euh, au sujet donc, de l'explication de la l'aqidah des deux imams al alhamdulillah rabbil alamin.